Ma foi dans les apôtres. Tous les apôtres étaient vulnérables à la dernière période du temps, ainsi qu'à avertir leur peuple de la sédition.